Mugagabe hodt at da izen beza bi azaldu daitekelako. Ego alde, iparalde ipar Gabe, baina baita ere akrobazien eta danzaren eraginez, Mugali Gabeko arte gisha. Euskalgian mugako bialdeetan disciplinaoli aski et segunada eta eskolak eskas dira dila o tailerak badila baina formatzeko eskolak eskas. Holi aitortu digu Alexandre Rododera mugagabe festival eko sortzaileak. C'est ça qui me touchait le plus c'est de voir des petits des jeunes. Si j'aime ça mais je suis obligé de partir et papa maman waou euh, bah ouais et là l'idée c'est de vraiment faire cette école euh, pour vraiment avoir quelque chose de fort au pays basque pour les deux côtés. Jusqu'à la Proyectoire, par exemple, le festival de Mougagabe est dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y a une réunion d'un citoyen. Il y a une réunion d'un citoyen. Il y a une et dans cet esprit-là, c'est d'amener le cirque pour que les compagnies ne fassent pas 500 000 kilomètres. Avec la culture à Ouskara, évidemment, je peux pas porter la langue, mais tous les acteurs parlent à Ouskara. Là, là, on essaie au maximum d'amener cette langue qui est magnifique et de la mettre à l'international. Ambition internationale di tout, c'est le festival de Mugagabe. À Francia, Seine, Espagne, Ochoan, le même Mugaz, circo-festival de là.